Qui est le premier à l'islam Parmi les hommes, Abu Bakr al-Siddiq et des femmes, Khadija, la fille de Kulède et des deux mots, Ali bin Abi Talib.